Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr et sur nosécrans.com pour ce nouveau numéro de Sur nos Écrans. Cette semaine, nous vous proposons le débrief de la première saison de The Flash, la série CW, portée notamment par Grand Gusting dans le rôle titre. Une série qui a été un gros succès d'audience pour la chaîne, puisque c'était la meilleure audience de la chaîne cette saison. Nous vous allons voir dès maintenant si c'est également le cas pour nous. Je suis Mathieu et vous allez écouter le dix-huitième numéro de Sur Nos Écrans. My name is Bruce Wayne et je suis le plus rapide Si vous ne m'écoutez pas, vous serez mort matin. il chaos, des de sang dans rue. L'ennemi a avec les personnes il y aura lumière. Mais nous devons pour ceux i must be someone else. If something tells me it's gonna catch on. Avec moi cette semaine pour faire le bilan de The Flash, Clément. Bonsoir. Léo. Salut à tous. Arnaud. Salut. Nib. Salut. Elodie. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, on va commencer par euh, donner chacun une note à cette saison de The Flash, une note sur 5 et puis après, place au débat pendant toute l'émission. Euh, Nib Ouais. Alors, euh, si je dois rester strict, je dirais 5 sur cinq, mais sinon, mon cœur dirait dix mille sur cinq. D'accord. Arnaud <rire> euh, Je vais être un petit peu moins enthousiaste, mais quand même 4 Léo Un chouïa moins enthousiaste, je vais dire 3,5. Élodie Un chouïa moins enthousiaste encore, je vais dire 3. Et Clément, tu vas descendre ah. encore ah Non, <rire> moi je vais être beaucoup plus enthousiaste, mais je vais dire 4,5. D'accord, et pour moi ce sera un bon 4. Allez, on va commencer euh, comme d'habitude, on va se faire le bilan euh, sur les personnages, sur les intrigues, et puis euh, sur euh, l'évolution globale de la saison. Euh. Voilà, je vous laisse démarrer par absolument ce que vous souhaitez peu importe pas ouais, sur grande gustine lui-même peut-être ouais, euh... alors c'est parti je t'en prie ouais. bon euh, pour ma part euh, j'étais assez euh, dubitatif euh, par rapport à grande gustine enfin je l'avais pas vu dans, dans, dans autre chose donc enfin je savais pas je savais pas trop à, à quoi m'attendre Euh, et de l'image que j'ai euh, personnellement du Flash dans les comics, j'aurais plus donné le rôle à un gars de la carrure de celui qui joue Eddie euh, que euh, Grand Gustin. Après, bon, ça, a été, ça a été un choix, ils ont misé sur un, sur, sur un petit peu euh, relativement jeune, et euh, de ce côté-là, après, euh, bon, il a, il a plutôt assuré Mais euh, il, a, il a été, euh, il a été pas mal. Il a surtout sur la, enfin, il a, il a um, un peu gagné en maturité, en puissance dans, dans son jeu, euh, je trouve, euh, durant la saison. Après, euh, je... donc voilà, après comme je l'ai dit, comme je dit, euh, je trouve qu'il manque, il manque un peu de carrure et il manque un petit peu de d'épaisseur et de, de densité, au, de densité au niveau de son jeu, notamment sur les scènes un petit peu. Euh, un petit peu de, de gêne, de, de tragique où il est où il, est, où il a ah l'air d'être carrément mal à l'aise donc euh, voilà pas mais c'est le but hein. je suis pas d'accord justement c'est là où il est ah, attends laisse le finir peut-être tu verras après <rire> <rire> <rire> je sais pas mais... <rire> non je, enfin, je, je trouve que enfin ça ça a été un alors c'était aussi un ressenti personnel mais Enfin, je trouve que pendant les la, dans la scène notamment avec euh, Iris, mais je pense que, bon, vu, vu ce que je pense de, de Iris, vu comme le personnage, je trouve tellement mal écrit, peut-être que ça lui portait, enfin, ça ne l'aidait pas non plus. Mais euh, mais j'ai trouvé, enfin, euh, j'ai trouvé Grande gustine enfin, euh, assez, fin, un peu emprunté, un petit peu euh, trop dans le... Dans le, mais euh, mais je suis un héros, mais je peux pas te le dire, mais... Euh, voilà, tout ça. J'ai j'ai trouvé que c'était un petit peu facile pas très pas trop, trop recherché que Gambusi n'apportait pas enfin mais fin, était pas enfin était un, pardon je recommence était un peu de deux cran en dessous de ce qu'il de ce qu'il aurait pu être, être fin de jouer de jouer vraiment le tragique un peu comme un comme un vrai acteur de théâtre alors que je le, je le trouvais vraiment renfermé euh, mal sur lui pas très euh, voilà enfin pas pas très à son aise avec, avec ce genre de truc je vois notamment une scène sur la fin alors ça doit être... Deux ou trois épisodes avant la fin, une scène, bah, la scène, euh, la scène où il, comme je, où je crois, il s'explique pour la première fois avec euh, Iris sur euh, sur le sur le fait qu'il soit Flash et qu'il l'ait caché à Iris. Et euh, je vois, enfin, je, je les vois se, se tourner autour sans savoir eux-mêmes, enfin, un petit peu quel est le, quel, quel, si eux-mêmes savent quel est le propos de, enfin, de, de leur de leur dispute. Euh, je vois, enfin, alors oui, après, certes, il doit être, enfin, euh, le, le, le rôle de Grande Gastine doit être écrit comme euh, je, je voulais pas te le dire, mais je te, enfin, je te le dis maintenant quand même et tout, et il doit, il doit être écrit comme tournant, enfin euh, comme un, comme un personnage qui dans ce, dans ce moment tragique euh, tourne un peu autour du pot. Mais alors dans ce cas-là, c'est l'écriture à laquelle je, je ferai des reproches. Ce serait de, enfin euh, voilà, de pas, enfin de pas avoir pris trop de risques euh, à ce niveau-là euh, avec le, le personnage de, de Flash Barry Allen. Mm. Bon, en fait, il s'est juste adapté à Iris West. vu qu'elle est complètement naze <rire> Ah oui, ça, ça mm. je ne sais pas si on serait tous d'accord, mais moi, j'ai trouvé Iris, je trouve que Iris, c'est vraiment très, très mal écrit. Non, non, après, avant après, de c'est mauvaise, euh, on, on, on, on, on, on, on peut le dire. De... Avant, avant de passer à, à, au cas d'Iris, on va, on va terminer sur Barry Allen, The Flash. Euh, les autres Vas-y, Clément, tu n'avais pas l'air d'être d'accord. Justifie-toi, du coup. Euh, oui, bah non, moi, je ne serais pas aussi euh, critique sur le point de vue de euh, Grand Gepin, putain, Grand -gétine. Euh, lors des scènes tragiques, enfin au contraire je trouve que c'est là où j'ai trouvé euh, assez bon, assez performant. Enfin surtout pour les scènes, euh... ouais, ça dépend de la temps de tragique, mais euh... surtout par exemple les scènes avec euh, son père, je trouvais là justement c'est là que je révélais tout, euh... je sais pas si je peux aller jusqu'au terme de talent, mais en tout cas tout son potentiel en tant que jeu d'acteur, c'est là que je me trouvais vraiment le, le, plus... le plus touchant. Et, euh... je trouve... D'ailleurs je trouve qu'il a son jeu d'acteur a été évolué durant toute euh, cette saison et en et en bien. J'ai ouais, pas, pas eu le, le sentiment que, que par moment vraiment il, vraiment, il est très dans le classique ou pas. Je trouve qu'il connaît parfaitement à ce que j'attendais du, du personnage et, et à l'impression qu'il m'avait laissé euh, durant, euh, durant le plot Donc euh, vraiment là, je, moi, pas ai, enfin, j'aurais aimé qu'on garde ce flash-là pour euh, Pour, euh, le pour, le, pour le cinéma quoi. Enfin, moi je trouve que vraiment c'est, enfin, j'aime beaucoup cet acteur je sur euh, sur tous les fonds aussi bien le comique aussi bien le le tragique je l'ai trouvé vraiment, vraiment vraiment vraiment excellent et je suis pas persuadé qu'on aurait eu un autre acteur que lui pour cette série là ça aurait été forcément euh, aussi bien. Je trouve qu'il collait vraiment parfaitement euh, à la fois au clash et à Barry Allen. Arnaud, ni En ouais, plus, donne son avis. Non, je suis d'accord avec Clément. Il... il était bon dans son rôle et on sent vraiment qu'il progresse au fur et à mesure de la saison. C'est normal. Au début, il est un peu... Il commence dans son rôle. Il titine un petit peu de temps en temps, mais tu sens qu'il prend de plus en plus d'assurance. Comme le personnage, euh... en fait. Oui. Et puis dans le final, il est, il est excellent dans le final et je l'ai trouvé très touchant dans, dans ces scènes entre avec son père, avec euh, avec Joe, etc. Quand il quand il fait ses, ses adieux, etc. Enfin, non, je le trouvais très bon mère. et, et oui. il progresse bien. Et avec sa mère, oui aussi. Euh, Ni Mélodie Moi, je rejoins un peu les deux avis. Je trouve que l'acteur est pas mauvais. Il correspond plutôt, au, il correspond plutôt bien au rôle. Mais sur certains trucs, et en effet, ce que disait Léo, quand il faut être dans l'émotion, je trouve qu'il a quand même un peu de mal. Et je repense à une scène à la fin, alors je sais plus exactement, où il se met à pleurer. Je trouvais ça presque ridicule. En ordre de sa mère Non, non, pas au niveau... Quand il est avec sa mère, c'était avant... Euh, genre, je sais plus exactement quel passage exactement, mais euh, je sais plus, excusez-moi. <rire> c'était pas dans le final, c'était un ou deux épisodes avant. Bon, alors... Euh... Gustine divise un peu, on va dire que pour faire la synthèse euh, plus crédible sur la fin qu'au début en tout cas. Et puis, et puis peut-être que sur les scènes dramatiques ça pêche un peu, ou alors euh, les personnages en face de lui pêchent un peu. Ouais, oui. Euh, vous pouvez mais transition. Mais euh, euh, oui. Excusez-moi, j'ai pas participé. Excusez-moi. <rire> euh, en fait, au début de la Quand il commence à parler de la série, je me dis, j'avais un avis de con, il faut dire ce qui est. Je, est euh, je vois cet acteur, je dis quoi Il a fait d'anglis, c'est n'importe quoi, blablabla. Et alors, il va être un peu qui joue très bien. Je n'ai pas terminé. <rire> <rire> c'est pour ça que j'ai commencé par, j'ai eu un avis de con. Parce que je me dis, ouais, cet acteur, bon, bof, n'importe quoi, etc. Et euh, quand les, le, pil le pilote a fuité, hein, je me suis dit, ah, pourquoi pas Et même si, comme disait... Euh, comme disait euh, Léo. Oui, il n'a pas forcément la carrure de The Flash, etc. C'est vrai, mais après, ça rejoint un petit peu ce que disait Ma Mathieu, euh, Arnaud. Il évolue avec son personnage. Donc, euh, on se dit, ah ouais, c'est la saison 1, c'est la saison origine, on va dire. Donc, il prend vraiment euh, il prend vraiment son rôle, il se l'approprie. quoi. Et Finalement, c'est un bon acteur. Je regrette ce que j'ai pu penser au début. Et... Moi, je le trouve très bien dans le rôle de Barry. Donc après, peut-être que oui, il a pas forcément la bonne attitude euh, tout le temps. Hein. Merci Iris, hein. ça, ça t'aide. Mais par contre, c'est vrai que les scènes avec son père et euh, la scène avec sa mère, mais pff, c ça a été une vraie claque. Ça a été une vraie claque. Donc ouais, j'ai envie de voir dans la saison 2 ce qui va devenir et pourquoi pas être un peu plus mature, quoi. Voilà. Ouais, là, là je suis assez d'accord avec avec ce que tu dis euh, ouais, ouais. Bon, j'ai un, un petit peu chipoté bien sûr mais euh, mais oui je trouve qu'en effet euh, si au début il est enfin il paraît peut-être pas convaincant en termes de physique ou en termes de de, de passer ce niveau de parce que c'est vrai que quand on a que accueille sur le CV c'est c'est pas très éluisant pour, pour jouer flash et en effet il s'approprie son rôle et vraiment il est il est de mieux en mieux sur la fin c'est juste que bon euh, parfois j'ai j'avais l'impression qu'il qu patinait un petit peu euh, sur euh, Sur, sur certaines scènes et sur, euh, enfin, sur certains moments euh, parce que, bon, justement il, il, on dirait qu'il avait un, besoin d'un espèce de, de temps d'adaptation de décalage à, à sa scène mais euh, globalement ce serait enfin, ce serait un petit peu être, être un peu de mauvaise voix que de taper et dire qu'il qu n'est pas bon c'est pas vrai, il, il, a, il, il, vraiment, il a vraiment fait un vrai boulot pour, pour être de Flash Il a euh, il a porté le rôle et euh, au fur et à mesure des épisodes il s'est imposé comme, euh, comme une figure euh, comme une figure crédible pour jouer le super héros moi-même j'étais vraiment pas convaincu au début et finalement enfin euh, je, je je pense et j'espère que dans la saison 2, euh, ce sera ce sera encore mieux ce sera une saison en effet comme tu as dit de, de maturité euh, de et de, de, de franchissement d'une nouvelle étape que ce soit scénaristique ou actoral alors il y en a une qui doit toujours être en période de rodage Mmh. Enfin, qui en tout cas ne porte pas le rôle et peut-être se laisse porter par le rôle. Encore que Iris, c'est quand même une catastrophe. Ah mais c'est. et enfin, je, on, on parlait de vous souvenez, bon, sur, sur Gotham avec Barbara, je pense que Iris peut lui faire concurrence quelque part parce que euh, vraiment j'ai jamais trouvé, j'ai rarement vu un personnage aussi mal écrit, aussi, euh, aussi insupportable. À tous les moments, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, quasiment inutile, tout le temps à pleurer ou alors à jouer les fan girl, enfin à, à être un espèce de bâton dans les roues permanents de la série ou euh, voilà, bon, bon, je pense, moi je pense qu'on est, on est tous à peu près d'accord, voilà, enfin, Iris c'est pas bien et l'actrice, quand disons, enfin, ra ra ra rattrape pas tellement le truc, quoi, elle fait, elle, elle fait pas de son mieux pour pouvoir faire de Iris un vrai un personnage important, alors que Iris, bon sans être vraiment non plus un personnage ultra, ultra important, et quand même amené à devenir, euh, voilà, celle qui viendra la, la compagne de Barry. Donc, euh, avec ce, ce genre de personnage, euh, voilà. Oh, laissez-moi un peu d'espoir qu'il la vire de la série. Mais ouais, après, après, je pense pas que le, le rôle ait été mal écrit, c'est juste qu'ils ont pris un rôle euh, déjà préfabriqué, un rôle déjà construit. Ils ont pris le rôle de la copine casse-couilles. Ouais, c'est tout. C'est c'est moi, j'ai pas, oui. <rire> pas l'impression que Iris a été mal écrit C'est juste qu'ils ont pris un truc, un, je sais pas, un template, ce que tu veux, mais ils ont dit tiens, on va foutre ça là. Hop, voilà, tu joues ça. Mais Éthique, ouais, veux dire. si elle a, elle a été mal écrite parce qu'elle était toujours en décalage par rapport aux intrigues, et c'est pour ça que je trouve que c'est, on va en parler après, je pense. Mais ce qui est important, c'est que ils n'ont pas attendu 3 saisons ou 10 saisons pour euh, pour qu'elle sache qu'il y a le flash. Parce que à chaque fois, sinon ça va faire le syndrome euh, Smallville. Coucou, je me suis cogné, j'ai oublié ce que je venais de voir. Hein. Avec le et... final, on n'est pas à l'abri de ça. Ouais, chut, chut, chut. Mais c'est ça, ça le problème, c'est à chaque fois elle est en décalage par rapport aux intrigues et du coup elle était toujours à courir après le flash et puis elle comprenait pas pourquoi Barbie était là et puis elle comprenait pas pourquoi son copain il voulait pas lui dire certaines choses, etc. Enfin, elle avait toujours ce problème-là donc je pense que vraiment le problème c'était que le personnage était très mal écrit et qu'elle avait rien à faire en fait. Elle avait Elle n'avait pas d'autre intrigue propre en dehors d'être la meuf qui est, qui court après le The après Flash. Il y avait que ça dans sa vie, en gros. Elle peut toujours essayer de courir. <rire> <rire> on joué, Non, mais déjà, voir. à la base, ils ont essayé de faire un peu... Enfin, euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec Laurel sur certains points, et en particulier ça, sa relation avec Flash, ça ressemblait vraiment au début de la saison 1, euh, la relation que Laurel elle avait avec Arrow, à se retrouver... Pas du tout. Laurel oh. détestait Oliver, hein. Oui, mais je te parle, moi je te parle de la relation qu'elle avait avec Aro, comme elle elle avait avec Flash, alors qu'elle savait pas que chaque, chacune savait pas que c'était euh, le garçon qu'elle connaissait. Au début la série, elle détestait pas Aro Non. Non Au contraire, elle lui donnait des, il se donnait des rendez-vous secrets, c'est son père elle qui... Euh... D'accord, je ne ouais, sais plus. Non, non. Et moi ça m'a fait vraiment penser à ça, j'ai trouvé que c'était une pâle copie de ce qu'avait fait Aro au début, et que ce n'était pas une très très bonne idée forcément. Et, euh, et oui le personnage est complètement détestable je sais pas si c'est un problème d'écriture ou si c'est l'actrice qui s'est pas jouer mais euh, c'est mm -hmm. sûr qu'on a juste une envie c'est que, euh, que Barry ne termine pas avec elle quoi. Bah disons qu'elle prend tous quatre pires dans Laurel, dans Felicity et dans Barbara Gordon <rire> ouais voilà malheureusement Elodie euh, vu comme Barry n'arrête pas de courir après Iris et que Iris n'arrête pas de courir après The Flash, je crois qu'on est mal paré de, de ce côté là Euh, et puis enfin c'est ça ça empoisonné ça, ça, ça empoisonné un peu grande Gustine, surtout sur sur plusieurs scènes les, les trucs genre je t'aime moi non plus euh, je trouvais déjà que ça ça, ça ça ça mettait des bâtons dans les roues de la série mais alors voilà les deux personnages qui interagissaient comme ça c'était c'était pas très euh, c'était vraiment pas très pas très engagé dans les scènes les moins, les, les, les, les scènes que, que personnellement je redoutais le plus parce que c'était C'était vraiment euh, bouffeur d'intrigue quoi. C'est mmh. pour, juste... pour ça, d'ailleurs, que le... le destin du personnage dédié était scellé dès le premier épisode. Mmh, C'est pas si évident que ça. Euh... <rire> Puisqu'il sera là l'année prochaine, donc... Ah bon Oui. En même temps, il a été aspiré dans le Vortex, donc forcément... Ouais. De même que Tom Cavanagh a été promu euh, acteur récurrent pour la saison 2, alors que il vient de... Voilà. voilà. Alors moi, l'ayant fini il y a quelques heures, je n'avais rien lu sur la saison 2. D'accord, donc du coup, bah les, deux, les deux sont au casting encore. Ah, on ne sait pas comment, si c'est flashback ouais. ou autre chose, mais voilà. Les... C'est un peu con de dire qu'ils ne feront jamais mourir aucun, perso aucun personnage de la série. Le multivers, C'est ça, c'est les avantages du multivers. je te disais, on est arrivé dans un autre univers. Avant de passer aux, aux intrigues et au multivers et à tout ça, tout ça, on va juste prendre deux minutes pour terminer sur le casting, et puis après on pourra passer aux intrigues. Vous avez d'autres choses à dire sur d'autres personnes du casting en dehors non. de le personnage de Joe, quand même, oui. il est, enfin il a quand même été central dans pas mal d'épisodes et même vis-à-vis du personnage de, de Barry Allen. Je trouve que ça a été une très bonne surprise pour ma part. J'ai beaucoup aimé à chaque fois les scènes entre Jo et, et Barry. Il y avait vraiment une relation euh, père de substitution euh, et à chaque fois vraiment les, je trouve que les cha... les, les scènes les plus touchantes de la c'était tout le les scènes entre Paris et Joseph. il y avait vraiment quelque chose entre les entre les acteurs j'ai vraiment euh, beaucoup aimé quoi l'acteur j'ai trouvé l'acteur toujours toujours juste il en faisait pas des tonnes et ça m'a beaucoup plu pas faux, pas faux mmh. je suis d'accord je, je me suis très vite identifié à Joe, personnellement, j'ai ai bien, ai bien aimé le personnage et il faisait un espèce de, de, de figure récurrente à travers tous les épisodes, un peu paternel, le sage et tout, et euh, globalement, euh, j'ai ai aussi aimé. Ouais. Ah, si peut-être, euh, moi personnellement, j'ai aussi un gros coup de cœur sur bah, Cisco qui est rigolo évidemment, mais aussi beaucoup sur Kathleen, donc euh, à voir par la suite. Ah, Cisco, ouais, est rigolo, euh... Cisco. Ah, Cisco est, est incroyable oui, ah, C'était le mec incroyable, chiant et à la fin de la Super saison, Sonic il était génial. Baby. Ah mais il a celui-ci <rire> qu qui va nous faire rigoler et ouais. malheureusement, c'est dommage, ils l'ont pas assez développé en saison 1, hein, le personnage. Ouais, il avait... mais non, c'était Donc... pour laisser plus de place à, à Barry Allen. C'était sa saison. Ouais, mais à la fin, ils utilisent un peu oh, Vibe ça. quand même. Ouais. ouais. Ah, ils, ils introduisent la saison 2. Ouais, c'est oui. ça. Ouais, un peu... Si je puis me permettre, Cisco, sur le début de la, de la saison, vous l'aimez bien. Enfin, moi, je ah non, pas du tout. Enfin, moi, voilà. je l'ai bien aimé du début à la fin. Il était que Moi, il était, il était casse au début à, ah, à ah. sortir ses punchlines, à sortir ses trucs, et donc, comme s'il se croyait dans un comics ou dans un, dans un film ça, de Super-Héros. C'était insupportable. Et alors, il s'est calmé Mais durant la saison. Et au final, il devenait de plus en plus touchant et de plus en plus euh, sympathique. Mais au début de la saison, genre les 4-5 premiers épisodes, euh, j'avoue que j'avais un est... peu de mal. Ça sentait trop forcé en fait au début de la saison. Voilà, ça. ça passait mieux pas par la suite. Dit, euh... Ouais, c'est la réplique a, qui m'a fait complètement changer sur le personnage. Ouais. ouais. Et il y a eu aussi, euh, bah, dans le final, le mail de Speed Force, for du With You, je crois. Alors, ouais. oui. ça. Euh, oh, ça, ouais. par contre, euh, j'ai pas aimé, moi, perso. Ah non, je suis... Je suis pas oui, oui. fan de Star Wars, donc euh, faire plus, une référence encore à Star Wars, ça m'a un petit peu confié. En plus, c'est un clin d'œil à Disney qu a, ouais. qui, a, qui a Star Wars et qui a aussi Marvel. Hein. Oui, mais voilà, c'est... C'est oh, un, un, un, un beau clin d'œil. comme Je suis mon père. C'était aussi euh, un sacré clin d'œil dans la série. Oui. Oh, bon. C'était un... Ils avaient de la matière pour... Ouais, mais bon, c'était... Il ouais, ouais, y a pas que Star Wars qui cite, hein, il en cite d'autres qui sont ouais, oui, avoir... voilà, C'est le geek de toute façon qui a, qui, qui a toutes les références possibles. Très sympa de ce côté, enfin très sympa de la part de Warner et tout ça d'avoir accepté les références à des univers qui n'étaient pas les leurs et qui étaient carrément concurrents. Ouais, okay. pour, pour le coup, c'était chouette. Hum, bon, sur les personnages, euh, voilà. J'aurais, on... j'ai une dernière chose à dire, si c'est possible. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le, le fait que ils euh, ils appellent euh, enfin ils appellent un personnage Eddie Fawn parce que du coup, vrai, je me suis fait avoir parce que bon, tout mm. le monde, enfin, si ceux qui connaissent un peu le comics Flash c'est que Eobard Thrawn égale Professor Zoom mm. et dans et voilà et du coup, Eddie, qui a qui est de, de loin le personnage qui pourrait le moins ressembler au Professeur Zoom en tout cas tel que dépeint avec la performance de Tom Cavanagh euh, j'ai trouvé que le, le fait de nous mettre directement sur cette fausse piste et de nous l'expliciter enfin voilà, c'est à dire que pendant les dix premiers épisodes on a un peu des doutes et on se dit mais est-ce que c'est vraiment lui voilà et que du coup finir sur ce final vraiment surprenant où du coup Eddie se, se colle une balle et euh, fasse disparaître euh, le, le vrai Yobard Point, j'ai trouvé que ça, c'était une vraie super idée de, de la série. Ça, j'ai trouvé, trouvé ça innovant, euh, bien amené, plutôt bien géré. Et, euh, ouais. et ça, ça, ça, ça, ne, ça ne donnait que du crédit au personnage d'Eddie, d'ailleurs. Euh, juste une petite truc, là, je viens de penser un truc quand tu as dit « Eddie se colle une balle », et je sais pas pourquoi, avec toutes les théories de multivers, et si ce n'était pas Eddie qui s'était collé lui-même la balle, Et ah. si c'était un Eddie du futur ou un je sais pas quoi. Ah. Parce que vu la plaie, euh, le gars, moins bon, de se le coller, vraiment, on se sort dans la main. Euh, ça fait un peu bizarre. Mais et après, il peut-être. dans la main. Oui, voilà. Mais c'est -ce, pour ça que je dis, est-ce qu'il n'était pas tenté de le faire, mais qu'il a hésité et qu'il y a un autre Eddie qui est arrivé et qu Enfin, bref. C'est juste sa tête, euh, je pense pas. Mencée. Il avait vraiment l'air déterminé en disant... Euh, oui, là, je pense que c'est vraiment film, lui. Oui, ouais, après, j'ai fumé. Hein. Oui, je pense. <rire> on pourrait peut-être évoquer aussi Wales. Le Grand méchant de la saison. Alors, vas-y. Euh, moi, je l'ai trouvé pas mal. Enfin, comme méchant, en tout cas. Donc, je ne sais pas. C'est apparemment l'année voilà, prochaine. Donc, on euh, voir comment il évolue. Mais enfin j'ai trouvé, en tout cas, euh, que ces intrigues prenaient de l'importance au fur et à mesure de la saison. Parce qu'au début, euh, on ne savait pas trop. Et puis, c'était un peu chiant. Mais euh, à la fin, enfin au final, j'ai trouvé que c'était... Euh, C'était plutôt bien développé que on a eu toute l'explication euh, du pourquoi du comment à la fin de la saison. Euh. Même assez et... rapidement. Bon, assez rapidement, pas avant l'épisode 15, hein, si je le crois, si je me souviens bien. Ah non, est... oh, ben, un petit peu avant aussi. Ah bon je... Non, on savait que c'était Reverse Flash, mais on savait pas. Et puis c'est vraiment... Euh, le genre... flashback sur comment il se transforme, tout ça, on l'a avant. Genre je crois dans pas... le 12. Hein. Je sais pas. Oui. Sur, euh, sur Gideon... Euh, bon, en tout cas, c'était assez rapide parce qu'ils auraient pu attendre euh, les tout derniers épisodes pour tout dévoiler. Oui, mais on en sait un peu au fur et à mesure et à la fin, c'est tout. Euh... Bon, bref. ça pour dire que le... j'ai trouvé que comme méchant, c'était plus ou moins un bon méchant euh... de série. Puisqu'on est sur les méchants, euh, mention Captain Cold. <rire> <rire> je suis totalement d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, totalement Je... Et, Wentworth Miller est tellement génial et jouissif ouais. dans ce rôle, c'est ah ouais. c'est un pur. Je l'ai pas du tout aimé. Ah, ah ouais. Ouais. Je l'ai trouvé, ouais. en fait, il, pour moi, enfin presque, -ce c'est parce que euh, je sais pas, est-ce que j'ai pas vu l'acteur dans d'autres rôles, mais je trouvais justement qu'il surenchérissait, qu'il était beaucoup trop dans la prétention et dans. Et, le... Et autant en fait. Quand il parlait, c'est genre, ouais, t'as vu, euh, voilà. Et je bah, sais pas, j'ai pas... pas c'est pas... le rôle, C'est le, le rôle Cole. Oui, voilà, après, c'est peut-être son rôle qui fait ça, mais je sais pas, du coup, je l'ai pas aimé. Alors, est-ce que le fait de pas l'aimer prouve que, justement, il joue bien son rôle c'est oui. vraiment le C'est vraiment le Capitaine Cold, pour le coup. Ah oui. C'est vraiment Hightwave, où as Dominique Purcell qui... D'ailleurs, <rire> il éclive total. totalement Dominique Purcell, hein. Ah c'est pas plus mal, d'ailleurs. C'est clair. D'ailleurs, il, il, euh, il faisait un espèce de... de, de, de ça, ça permettait un schéma un peu opposé avec euh, avec Grand Gustin, qui justement a pas du tout le même caractère. Et euh, ça faisait une, une espèce d'opposition vraiment sympa à suivre. Très, très, vraiment très jouissive et très Allez, on va boucler sur les personnages. On va maintenant passer aux intrigues. Il y a, il y a quand même pas mal de choses qui sont développées dans cette saison. Euh... Par, par quoi vous voulez commencer la, la découverte de ses pouvoirs par Flash peut-être Toute ouais. cette période où il apprend à devenir The Flash Ouais, je pense que c'est un bon début. et ben alors, vas-y. Je sais pas, pas trop de critiques à faire. Voilà, c'est intéressant parce que finalement, il euh, y a eu la découverte des pouvoirs pendant le pilote, mais finalement, ça s'est étalé tout le, long, euh, tout le long de la saison. Oui. Comment euh, au fur et à mesure, il a appris à contrôler ses capacités, voire à, à dépasser ses limites. Bon, C'était plus le... Finalement, ça s'avait un peu plus dans le lien avec Reverse Flash. Il avait... Une nécessité, mais euh, voilà, c'est en fait, le spectateur apprenait les capacités de, de Flash au fur et à mesure euh, de Flash lui-même, quoi. Ils ont vraiment exploré au début, c'est vraiment le plus simple pour euh, de plus en plus vite et tout ça, et finalement, on a atteint une période, bah, il peut être traversé à travers les objets, le faire, euh, comment dire, il tourne ses bras, voilà, pour faire du vent, Puis du coup, il y a eu aussi... Euh, moi ça m'avait surpris parce que je m'attendais pas à ce comportement aussi rapidement mais du coup le coup du il... voyagent dans le temps quoi. Enfin, ils ont vraiment, je pense, je sais pas très s'il y a d'autres capacités de plage mais en tout cas ils ont... ils ont exploité toutes les capacités de plage de manière intelligente parce que pas... ça pouvait ne pas être de manière intelligente. De manière intelligente et construite, ils ont utilisé toutes les, les grandes capacités de plage et j'ai trouvé ça vraiment assez jouissif, d'autant plus que du coup euh il fallait que les épisodes suivent derrière quand même pour que ce soit un contenu crédible et c'était pour le coup crédible j'ai pas c'est pas vraiment dégueulasse à voir donc franchement c'était D'autres choses à rajouter euh, moi, je, je, je, je suis tout d'accord parce que tout a tout a été dit. Ils ont bien brassé les, les capacités de flash et euh, ce qu'ils pouvaient faire au travers de, de plusieurs moments de plusieurs moments clés. Donc oui, les, les bras qui font du vent, le fait qu'ils puissent passer à travers la matière, euh, le, le problème du, du voyage dans le temps euh, et euh, ça donnait un vrai suivi euh, un, un vrai suivi du personnage qui, qui je trouve euh, les bien ça permettait au public de euh, d'être d'être toujours impliqué d'être toujours dans un, dans un espèce de processus et euh, qui euh, et euh, qui était qui était vraiment euh, très plaisant à voir notamment le, les aussi les premiers moments où euh, il manque d'énergie donc il a besoin de bien s'alimenter de euh, le, le costume qui, qui brûle aussi s'il va trop vite ça j'ai voilà j'ai trouvé un traitement euh, plutôt intelligent au niveau des découvertes, ouais, découvert des origines de l'apprentissage ok um pour l'intrigue les... maintenant côté du River Flash toute cette évolution vis-à-vis euh, -vis de la mort de la mère de Barry et finalement la boucle qui est bouclée dans l'épisode final etc qu'avez-vous à en dire je me rappelle j'avais été complètement dégoûté à la fin du mid-season final quand ils avaient révélé l'identité du River Flash vraiment pourquoi à l'époque j'avais trouvé ça tellement, tellement facile tellement... enfin, j'étais vraiment déçu enfin, pour le coup c'était vraiment un... à mon sens un manque d'ambition la deuxième partie de saison m'a un peu corrigé là-dessus donc euh, j'en suis très content Ah, je vois ce que tu je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est vrai que bon le, le, le fameux maître le fameux maître mentor tout ça que, que Barry adore et qui finalement se retrouve être le méchant. C'est vrai que c'était un peu facile mais au final c'est plutôt bien rattrapé par par le traitement du du Reverse Flash de Tom Cavanagh qui jouait enfin qui qui bon qui qui un jeu un peu facile de regarde je suis ton ami mais en même temps je suis un peu mystérieux et euh, qui a malgré tout sans en doute entretenu le mystère jusqu'à la fin et euh, Et plutôt bien euh, enfin plutôt bien plutôt bien je dirais ça. ça ça ça collait avec euh, avec les espèces de conceptions un peu naïves de et idéalistes de, de flash euh, donc euh, quelque part il y avait un, enfin un espèce de jeu de, de chat de chat et de souris. Euh, qui s'est développé tout au long de la saison, qui s'est révélé sur les 4-5 derniers épisodes, je crois, enfin quelque chose mmh. comme ça, et qui a donné, enfin, qui, et qui a au fur et à mesure donné lieu bah, à plusieurs affrontements ponctuels, notamment avec le, le reverse flash, d'abord dans le stade, puis notamment avec l'affrontement le, le, euh, Firestorm, euh, Arrow, Flash contre contre reverse flash, qui à mon goût est beaucoup trop court, 3 minutes en fin d'épisode, j'étais frustré, j'attendais tellement plus. Voilà, enfin, c'est j'ai trouvé ça dans, dans l'ensemble plutôt enfin plutôt bien géré ça, ça aurait pu être nettement pire seulement. je suis pas vraiment d'accord enfin quand tu dis tu parles que c'était ça pouvait être cliché parce que euh, c'est l'histoire du mentor tout ça pareil que Mathieu j'avais j'avais détesté le le final demi saison non pas à cause de ça mais parce que tu avais déjà fait cette théorie là dès la fin du pilote Dès que tu vois Wells ouais. se lever et aller, et aller dans dans, dans, dans, sa, dans la chambre secrète et parler à, à Gideon et voir le journal, tu te, et tu sais qu'il y a Reverse Flash parce que tu l'as vu une demi-heure avant, tu te dis ah, « c'est lui Reverse Flash ». Et du coup, huit épisodes plus tard, en guise de Cliffhanger, on te révèle qu'il est le Reverse Flash. Donc c'est vraiment un total manque d'ambition parce que c'est quelque chose que tu avais déjà deviné avant et du coup tu espérais que ce soit, que, que ce soit des, des fausses promesses et que ce soit autre chose. Au final, ça s'est révélé être très différent de ce qu'on avait pu imaginer, mais donner ça en guise de cliffhanger de mi-saison, c'était très décevant. Après, sur le reste de la saison, ils ont été, ils ont, ils ont remonté la pente. C'était très, très surprenant. J'adorais euh, ce qu'ils en ont fait. Ils ont réutilisé la mythologie du personnage. C'était vraiment surprenant même pour les lecteurs de comics. Et pareil, comme tu disais, là, je te, je te rejoins là-dessus. L'affrontement des derniers épisodes était vraiment exceptionnel et surtout ce. Ce, ce team up euh, frustrant à la fin de à la fin de l'épisode 22 qui était vraiment juste génial mais vraiment dans ce la première partie de saison c'était vraiment c'était vraiment souvent surtout que à chaque à chaque épisode mais dans au moins 2, 3, peut-être 4 épisodes en guise de cliffhanger on te quoi Wells euh, qui se lève de sa chaise du coup pour te rappeler que finalement il a menti il a menti à tout le monde et que et qu'il est méchant parce qu'il veut assassiner quelqu'un au bout de deux fois, tu as compris. Et là, ils te font ça au moins quatre fois, et après, en guise de cliffhanger, on te révèle un truc que tu avais déjà compris. Ouais, là, d'accord, oui, c'est vrai. Je, je te rejoins Je, je, je te rejoins là-dessus. Et euh, mais, tu vois, dans, dans, faire en effet... que, ce, Quand je dis que c'était un peu facile, c'était euh, sur le fait que, oui, il n'y a, a pas eu d'émergence d'un personnage qui, euh, qui aurait pu être... Euh, Euh, qui aurait pu être euh, qui aurait pu être une alternative à un pendant Au, euh, au, au schéma relativement entre guillemets simple qui serait de faire de Wells le méchant c'est pour ça aussi notamment que je, je, je l'ai dit c'est que euh, pour moi je m'attendais à ce que ce soit Eddie et que euh, Eddie soit juste un, un, un surnom pour Iobard euh, et que finalement bah, ce soit fin, ça, ça finisse par être, par être Eddie le méchant oui ils ont ils ont ils ont préféré le, le schéma du le schéma du, de celui que Barry voit comme un mentor et qui en fait se, se voit être un conégien Non, je suis pas d'accord justement, parce que ça c'est bien qu'ils aient justement pris Wells et pas, et pas Eddie, parce que toute la saison tourne autour de Barry, de sa famille, de la mort de sa mère, ça tourne autour de libérer son père de prison, de la, sa figure paternelle de Joe, et un mentor, qu'est-ce que c'est C'est aussi une sorte de figure paternelle. Du coup, ça rentrait vraiment, ça rentrait bien dans toutes les autres intrigues autour de, de Barry. Donc c'était finalement pas si con, parce que qu'ils sentent vraiment ça comme une trahison vraiment limite dans son cœur parce que c'est vraiment son mentor sa figure paternelle notre figure paternelle donc ça rentrait très bien dans toutes les lignes de, de narratives de la saison d'accord ah oui là, là d'accord je suis, okay, suis d'accord avec toi pour revenir sur les, les parents de, de de Barry donc effectivement il y a tous tous ces moments avec son père qui sont là aussi assez poignants on a parlé de ça avec Joe tout à l'heure mais faut pas oublier aussi les deux ou trois moments avec son vrai avec son vrai père qui sont quand même euh, très très beaux aussi Euh, et puis euh, toute cette intrigue autour de sa mère et le, et le choix qui est fait par Barry dans cet épisode final qui est hyper surprenant ouais. que, que que je n'avais mais vraiment pas vu venir c'était à l'image de, de ce season finale enfin pour moi hein, mais c'est vrai c'était euh, surprenant euh, d'ailleurs du coup le Enfin, l'impact de son choix, on va dire la scène juste après quoi. le dialogue avec sa mère, enfin j'ai trouvé du coup je parlais de l'intensité dramatique qu'il arrivait parfois à donner euh, à son jeu d'acteur lors de scènes comme ça, bah, pour le coup j'ai trouvé la scène qu'il a avec sa mère euh, bah, quand elle meurt euh, hyper touchante, enfin, c'est hyper surprenant et puis, puis disons dans personnes. tous les c'est hyper surprenant dans tous les on te dit que c'est soit il va il va y aller, il va remonter dans le temps et il va la sauver, ouais. soit il n'y va pas Et il se passe rien et point barre. Et jamais on pouvait s'imaginer du mix en fait qu'il y aille pour rien faire. Surtout ouais. qu'en plus ça a tout porté à croire qu'ils étaient en train d'adapter Flashpoint et dans ouais. Flashpoint ils sauvent sa mère. Du coup, ouais, forcément, oui. tu te disais, il va, il va sauver sa mère. Bon, c'est vrai que c'est vachement bien amené. Moi, j'ai, pareil, je, et là, pour le coup, euh, il tombe pas du tout dans, dans une euh, dans une facilité qui serait, bon, bah, il sauve juste sa mère, on va, on va faire flashpoint et voilà. Et là, ils font un choix qui est, à mon sens, plus, déjà un peu plus ambitieux et qui, et qui nous laisse vraiment sur, des, sur plusieurs questions euh, pour la suite, notamment après du point de vue du reste du final. Mais c'est C'était complètement complètement surprenant, complètement enfin euh, ça, ça, ça, ça n'est en venait pas et puis le, le plan suivant où il arrive et il, il met un énorme pain dans la gueule de, de Harrison euh, Wells, c'est juste le plan le plan jouissif du ah. final, le truc le, le truc, euh, le ah truc euh, ah. génial, vas-y Barry, défonce-le mm -hmm. Une intrigue qui euh, contrairement je sais pas si je dois dire déçu ou frustré. Gorilla Grodd. Ah, tout oui, ça pour vrai. ça, tout ça pour ouais. ça, j'ai envie de dire. On nous l'a teasé toute la saison, pendant plusieurs épisodes. Il des petits teasings à, à chaque fin d'épisode. On, on voit la cage à la fin du pilote. Après, on, on, on donne son nom un moment dans, dans l'épisode. On, on parle d'expérience sur des, sur des animaux. On parle de Grodd. Après, on le voit à la fin d'un épisode. On entend, on entend son cri. On le voit, on voit attraper le générateur. Enfin, Il plein de teasings sur, autour du personnage pour construire l'intensité autour du personnage. Surtout de l'attente pour les, pour les lecteurs de comics. Et au final, tu l'as dans un seul épisode et il sert juste de pantin à Wells. Alors qu'on parle quand même de Gorilla Grodd. Ça euh, peut décevant. Et ils ont ouais. qui il pourrait être tellement puiss, tellement plus puissant, et tellement. Bah, ah, ah, ouais, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'il, ouais, il aurait pu être plus puissant si tu l'as la histoire. Après, ouais, euh, c'était loin d'être exceptionnel cet épisode et l'intrigue était loin d'être ouais, exceptionnelle. Mais en revanche, j'avais un peu peur de ça donnerait euh, comme rendu à l'écran et en fait c'est plutôt bien fait. J'avais peur, il était plutôt imposant, enfin moi je sentais peut-être menaçant, même si c'était pas exploité euh, sûrement à son maximum de son meilleur. Et euh, ils auraient pu faire pire, ils auraient pu se merder. En tout cas ça pouvait pas être pire que ce qu'ils avaient fait avec Smallville avec Bunté. C'est pas l'aspect euh, Power Rangers que je ne suis quoi, était plutôt bien, euh, plutôt bien fait. Non mais de manière générale les effets spéciaux de la saison étaient ouais. plutôt convaincants. Hein. Oui. Que ce soit ça, ouais. le Gorilla Grodd, ou que ce soit ouais. l'explosion des Firestorms, ou, ou d'autres choses, ouais, c'était plutôt bien fait. Ou même les éclairs de Barry, j'ai trouvé le, ça les vraiment. Les épisodes avec les beilles, on va ouais. oublier, par contre. Ouais, oui, celui-là, il n'existe pas. Les abeilles, oui, c'est ça ouais. Ouais, ouais, il n'existe ouais. pas. J'ai pas cool. compris lequel Avec les abeilles. Ah. ah, oui, non, ça, non. <rire> Il euh, y a juste un passage visuellement qui paraît un peu en décalage, mais qui à la rigueur est, est presque une copie. Enfin, j'avais l'impression de voir des pages de comics se, se, se dérouler en vrai. C'est le passage où il est dans la Speed Force. Là, oh, oui. ça, où, ah. Effectivement, on, on voit que niveau moyen, bon, ils étaient, ouais, bon. voilà, ils commençaient à avoir un peu dépensé tout le budget. C'est un peu difficile de montrer ça aussi. Mais euh... il y, y, y, ah, y a plein de pages du comics, etc., où c'est exactement ça. Quoi. C'est clair, c'était magnifique, franchement. Bah, franchement, ouais, tu te dis, merde, t'es en train de regarder euh... enfin, une pure adaptation. Euh... Enfin, moi, je voyais... Enfin, je crois pas avoir lu... Euh... J'avais dû voir quelques pages de Flash en comics, mais là, j'avais vraiment l'impression d'être devant un comic, sans pas exercer la, la construction. C'est aussi dans Flashpoint Paradoxe. Comics, quoi, en matière de... Ouais, c'est ça, euh, ça m'a fait penser à ce que j'avais vu en dessin animé de dans Flashpoint, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Tu vois, la fois, le passé, le futur... ça ah. Vraiment, ouais, vraiment bien foutu quoi ça pouvait paraître cheap avec les effets de lumière de bleu je crois mais en fait ouais. euh, c'était pas pour un moment donné de, de remplir à l'écran sur une chaîne comme si de vrai loué là c'était bah jouissif et plutôt bien foutu ouais. et puis ça permet d'utiliser quelques petits trucs ouais. discretos au passage <rire> notamment peut-être une... peut permet Ouais, on a vu ouais, les je... on a vu Legends of Tomorrow, on a vu Killer Frost, ouais, on a quand même vu pas le mal de choses. Bon, ces... j'ai bien envie de savoir pourquoi. Tu on ne le verra peut-être jamais. Hein. Oui, tu le verras sûrement ouais. jamais. mais. C'est peut-être une ça version peut être... de Barry qui avait pas de pouvoir. Ou de ça la ça version de Barry fait... qui a tué ça ça sa mère. Ça peut être un, un futur très lointain, Chut... ça peut être un univers parallèle. Ouais. Ou... C'est ça, c'est pas est ça qu'il y rapport de cette série. C'est comme Killer Frost, peut-être qu'on ne la verra jamais comme ça. Réalement, Ouais, À la pression de, de saison 1, moi, ce que ça me donne, l'une des grandes forces de la théorie, en fait, c'est bon, c'est dû aussi à son univers. Mais c'est que, voilà, on peut avoir énormément de théories. Mais non, bah, comme tu dis, oui, c'est ça, c'est l'univers. Je crois que c'est bien adapté. C'est qu'on peut permettre plein de théories ça donne mm -hmm. plein de séries, je trouve. Euh, moi, j'aurais une question. Qu'est-ce euh, qu que vous avez pensé euh, tous du, de, de Mark Hamill et du Trickster Moi, il m'a fait triper. Ah, abusé, m'a abusé. Il m'a fait marrer. Il n'en voyait pas, pas l'intérêt, Bon, c'était c plaisant le clin d'œil et, ouais. et tu sentais vraiment que Mark Hamill il, il faisait vraiment plaisir sur le tournage ouais. c'était sympa c'est pas c'est un épisode transcendant mais ça passait, c'était sympa Elodie là-dessus, Elodie sur ce, ce passage du trickster j'ai pas d'avis plus que ça euh, sur, euh, sur ce passage-là je préfère euh, donner un bilan de la série enfin de la saison d'accord je, je, je, je, je, je, je c'est comme, comme vous disiez, enfin, je, je trouvais ça, plutôt tripant, sympa. En effet, Marc Camille, il avait l'air de, de, de, de kiffer ça, d'être de, de retour et de aller dire on, on, on, on, on, on, Et puis là, enfin, surtout aussi parce que la vue sa voix, vu la, la voix qu'il mettait, on avait l'impression d'avoir le Joker un petit peu qui perlait à travers. À travers <rires> de... Tu vois le Joker partout non, Cela dit, je pense qu'il y avait peut-être du clin d'œil d'attou quand même parce qu'il était quand même. Ouais particulièrement j'ai pas j'ai ça tu vois tu, la, la voix par exemple il y a un passage il y a juste le, le, le passage c'est euh, qui me fait vraiment penser au joker c'est quand Barry débarque que tu as le trickster qui est en train de, de, de dérober le, le truc de tout le monde et là il le plaque contre le mur et il lui dit euh, où est Henry Allen et là euh, tu as le trickster qui lui fait euh, qui lui, qui le qui, le, qui le palabre un petit peu et là tu as son ton, son son assistant qui arrive et qui lui qui, qui arrive et qui met une bombe sur euh, sur Barry et là il commence à parler comme le Joker genre si tu si tu cours en dessous en dessous de 1000 ou si tu t'arrêtes machin la bombe explosera et tout il lui fait court, court, court cour comme ça avec une vraie tête de Joker et la vraie voix du Joker je te promets regarde un, un extrait où marc Hamill double le Joker et ce sera ce sera quasiment la même voix oui, oui c'est le doubleur du Joker dans les ouais. animé donc ouais, mais euh, attention Mark Hamill joue aussi beaucoup sur son visage même quand il fait des voix ouais. je sais pas si vous êtes euh si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, mais euh, vous connaissez Darksiders ou pas Non. Alors, Darksiders, en fait, si vous voulez, c'est euh, un, un des cavaliers de l'Apocalypse. Dans le 1, il est suivi par un espèce de démon qui le chaperonne, en fait. Et Mark Hamill joue la voix de ce démon, justement. Et quand on regarde des vidéos, quand il fait les voix, justement, on voit son visage, mais c'était exactement la même tête, quoi. Donc, de là à dire qu'il faisait la même tête que le Joker, euh, je suis pas forcément d'accord. Non, la même voix, plutôt, la même voix, parce que la tête, bon, voilà, mais... mais, je, pareil, mais de toute façon, il, fait, il a fait il il a a rendu dans cet épisode un hommage à, à trois grandes choses qu'il a fait dans sa vie, le Joker, le Skywalker, et le Trickster. Et le Trickster, ah. ouais, c'est ça. C'est cool de voir que Mark Hamill repartit un peu à l'écran, parce que, justement, ces dernières années, enfin il n'est il est pas... Il était il plus est pas la drogue que dans l'écran, oui, c'est sûr. Allez, pour terminer dans les intrigues, peut-être on va pas se faire des triangles amoureux, les trucs comme ça, parce que, ouais. franchement... C'est voilà, Forcément, il y a une chose dont on doit parler, c'est le multivers. Oh, la construction oui. du multivers d'ici, euh, dans la série The Flash, euh, voilà qui veut commencer là-dessus, je, je vous laisse. Bah, ça a été amené progressivement. Déjà eu, je crois. Euh, je disais, euh, ils ont bien essayé d'instaurer ça progressivement, même si c'est pas flagrant euh, pour les, les néophytes, on va dire. Euh, ça a commencé euh, en matière de voyage dans le temps, on va dire, avec. Euh, C'est l'épisode « Out of Time » qui avait surpris pas mal de monde. Il me semble qu'on avait eu un bon ressenti. Mais là, je... enfin, clairement, le, le point d'anthologie, pas d'anthologie, mais le point central et là où ça aura une incidence, ce sera clairement le season final. Enfin, C'est évident que le season final vraiment lance une bonne fois pour toutes le, le multivers. Même d'ailleurs, ce qui est dit dans le season final, En gros, ils disent que eux mêmes finalement, ce qu'on voit dans l'épisode, finalement, c'est une autre réalité qui aurait dû se passer suite à ce qui s'est passé dans le pilote. Enfin, voilà, ils, ils intègrent un peu ça et il y a plein de clins d'œil. plein de. Bah, déjà, il y a un clin d'œil à, à l'ancien Flash. C'est évident qu'on va avoir du multivers. Et finalement, oui, à l'ancien... Euh, Geekardner, c'est ça Non, Geekardner, c'est un élémentaire, ça n'a rien à voir. Donc, il y a, a Geekardner. Et puis, bon, finalement, ça ça corrobore plutôt ce qu'il y avait dit Tom Jones euh, il, y a, il y a plusieurs mois quoi. c'est clairement euh, l'instauration euh, d'un multivers, c'est bien foutu et clairement là on, bah, on, on va y goûter quoi. en multivers. Maintenant ce que j'attends, j'espère qu'on en, en multivers ça aura un impact sur The Flash, forcément, mais j'espère que ça va avoir aussi un impact pour le coup sur. Euh, sur un ou quoi que un par sans, je pas. Sans euh, que... si on pouvait mettre Aaron dans un autre univers grâce à ça, ouais. ça <rire> d'accord <rend. rire> ouais, que... du fait que c'est plutôt bien amené après ce qui pourrait être dommage pour la série c'est que à force de faire ça et de dire bah il y a des voyages dans le temps c'est que bah la série elle va plus oser faire des choses enfin elle va oser mais après ils vont forcément revenir en arrière parce que bah pour revenir dans le temps et tout est effacé quoi ah bah ça peut être un danger oui, de, de dire ça comme facilité c'est sûr Il faut pas qu'ils le multiplient, à vrai dire. Ils se sont laissés une ouais. espèce de porte de, de porte scénaristique avec ce voyage dans le temps qui est toujours pas résolu. Euh, le final, en plus, nous laisse un peu perplexe par rapport aussi à l'expansion du multiverse. Donc, euh, ça, ce sera à voir. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça dans, dans la saison 2 Parce qu'en ouais. soi, ils ont déjà tué Cisco qu'ils ont fait revenir euh, grâce à ce procédé. Si, dans la saison 2 ils font la même chose avec le personnage d'Eddie, je me suis dit c'est que ça fait déjà deux fois en une saison quoi. Donc, euh... Après, j'espère que ce pas pour euh, un objectif de campagne d'avoir vraiment une facilité euh, scénaristique. Maintenant, ce qu'on peut voir avec Cisco, c'est que finalement c'est plutôt réfléchi parce que on, finalement on... Bah, ça va avoir une incidence sur le personnage dans la mesure où il va se souvenir de ce qui s'est passé dans une réalité alternative. Mais finalement, ce qui va amener à la wealth, cest bah oui bah c'est un métal humain Donc finalement, c'est plutôt réfléchi et ça sert plutôt l'histoire. Maintenant, il faut voir comment ils vont faire ça. Moi, j'aimerais bien qu'ils aient la logique jusqu'au bout. Un multivers, est-ce que l'univers est un mathématographique, c'est un multivers ou quelque chose à part Moi, j'espère qu'ils vont trouver la logique jusqu'au bout, même si ça va être très risqué. C'est assez osé, parce que ça va pas évident, c'est pas du tout évident à gérer un multivers. Si vraiment, ils essayent de faire des choses en rapport avec l'université euh, qui va se mettre en place là, au fil des années, ça peut donner un truc sympa, mais ça peut aussi être très risqué car ça peut vraiment être embrouillé et finalement perdre un crédibilité. vraiment euh, à double point. Moi, je pense qu'il faut oublier les liens avec l'université, ouais. déjà. Bon. Euh, et puis, le coup, avec Cisco, effectivement, euh, oui, ça a été... Oui, on l'a ramené à la vie, etc. Mais bon, pour moi, à posteriori, c'est plus un moyen d'introduire Vibe plutôt que de faire revenir Cisco à la vie. Donc, dans ce sens-là... Ça ne me je dérange pas, pas et c'est même pas un peu... Non mais je suis d'accord, le personnage de Cisco, ça aurait été vraiment dommage qu'il meure. Enfin, pour moi, je trouve que c'est l'un des plus intéressants de la série. C'est euh, voilà. juste que tu dis que... Mais sur le coup, je me dis putain, ils ont osé, ils ont tué le personnage de Cisco. Quoi. Ah bah ça m'a fait un choc, c'est clair. D'autres choses sur les multivers avant de conclure bah, ouais, Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, c'est vrai qu'ils ont, euh... ont bien... Enfin, ils ont introduit... Ils ont aux principaux ennemis de principaux ennemis de Flash, aux ses principaux euh, Sidekicks et, euh, sidekick et et autres avec les Rogues, les euh, le, le, le petit crossover avec Arrow, euh, Gorilla Grodd, etc. Tout ça pour euh, sembler mener un petit peu euh, au, au season finale qui euh, qui laisse porte ouverte à plein de trucs et à, et à, notamment euh, à plusieurs alors plusieurs, enfin, je pense qu'il y en aura plusieurs des, des, des voyages dans le temps et autres retournements de situation, mais ça l'univers l'univers ne peut que le ne peut que le favoriser voire presque presque l'obliger et euh, dis là, ah, tant qu'il le tant qu'il maîtrise et qui se perdent pas avec euh, qui se perdent pas là dedans, moi, je suis ouvert à, je suis ouvert à vraiment à vraiment tout mm -hmm. ouais euh... Moi, je vois bien début de saison avec euh, sur un, un, deux, trois épisodes, je sais pas, euh, Barry euh, vu qu'il a été aspiré dans ce, dans ce, dans ce vortex, là, se, voilà, euh, passer de, dans deux ou trois euh, dimensions et puis au final, euh, est-ce que ce serait pas lui qui choisirait quelle dimension euh, on allait suivre par la suite, c'est-à-dire dans laquelle il va se poser Est-ce qu'il va choisir une dimension où sa mère n'est jamais morte, une dimension où, le... enfin voilà. Peut-être revenir à celle de départ, où Cisco est des morts. Enfin, on peut revenir sur sur plein de trucs comme ça. Et j'aimerais bien explorer toutes ces possibilités-là de choses qui ont été bouleversées par la saison 1. Et voilà, de voir, hein, Moi, je pense qu'ils vont, vont peut-être faire ça, ouais, peut-être sur quelques épisodes, mais il va vite revenir à celle qu'on connaît. Hein. Bah, parce que finalement, ça sera peut-être la meilleure. Peut-être qu'il s'en rendra compte. Enfin, il a fait un choix sur le final. Hein, il a décidé oui. de ne pas, pas sauver sa mère. Oui. Non, mais est-ce que ce n'est pas la, le saison final, justement, où Barry se fait aspirer par la Speed Force Est-ce qu'il va pas être comme dans le comics des New 52, dans une espèce de dimension Speed Force, justement Ah, peut-être. Peut-être qu'il pourrait y rester quelques épisodes, le temps de voir d'autres personnages se développer, genre Cisco, genre Caitlin, Oui, pourquoi pas. Il y a tellement de possibilités. Voilà c'est ça. Surtout qu'ils utilisent ce qui flash quand même. Oui, voilà, ça peut être l'occasion aussi, à travers ce vortex, de voir sortir des personnages. À suivre, en tout cas, dans la saison 2. Je vous pose la question quand même, reviendrez-vous la saison prochaine Oui, bien sûr. Oui, clairement. Oui. Sans aucun doute. Nipps, pareil. Une question se pose pas, oui, c'est clair. Exactement. <rire> ça, ça, ça. Et bien voilà qui conclut euh, ce débrief de la saison de The Flash, d'une manière générale, pour faire une synthèse plutôt une, une bonne, voire très bonne saison, euh, selon selon les avis. En tout cas, de... euh... Vas-y. Je voudrais juste faire un petit bilan parce que je pense que j'ai des avis un peu plus négatifs sur la série que vous êtes. Ah. Je... Ouais, je... Moi, c'était plus général. En fait, il n'y a pas une intrigue particulière. Je trouvé que la série, euh, elle met énormément de temps à devenir intéressante. Je trouvais que tout le début de saison était plutôt euh, quand même très moyen. Après, alors, euh, moi, je parle en tant que non-liseuse des comics. Donc, je connais pas l'univers de base. Donc, apparemment, il, est plutôt... il reflète plutôt bien ce qu'il y a dans les comics. Mais comparé à d'autres séries comme Arrow, entre autres, je trouve que c'est vraiment euh, un peu un univers des bisounours. Je m'explique. Je trouve que euh, c'est vrai que... Euh, <rire> je personnes... me suis énervé quand t'as mis oh. <rire> Ah non, mais est vrai, ah non, personnages... d'accord. Non, mais à un avis, c'est faux. Ah ouais. Moi, j'attends ce que tu vas dire, parce que je suis relativement d'accord. Vas-y. Ah, merci. <rire> Non mais je trouve que le personnage de Flash, enfin de Barry, est hyper lisse, il est vraiment, euh, voilà, c'est, je suis le grand gentil, euh, il faut que tout le monde, euh, qu'on sauve tout le monde, moi je vois le bien en tout le monde, euh, voilà, c'est... C'est un super-héros quoi. Oui, c'est un super-héros, mais ils ont tous des facettes euh, un peu plus sombres, ou... Euh, Aro, euh, il... il est pareil, il veut sauver tout le monde. Bah, Aro, au début, il les tuait les méchants. Ouais, oui, mais... il est méchant il veut sauver tout le monde après ah oui après. non mais je suis d'accord mais et après a... maintenant il veut sauver tout le monde Barry il est quand même trop lisse c'est genre même les méchants on les tue pas on les sauve pas ouais. euh, Batman non plus il tue pas les méchants ouais. Ouais. attends ouais. Batman il a quand même un univers bien plus sombre que Flash ou même Arrow et oui mais a... c'est pas parce que Flash a pas un univers sombre que c'est forcément les bisounours Ah, quand même, ouais. je trouve que c'est pas très... D'ailleurs, on le voit C'est pa... ça coup, le problème pardon. avec les gens, c'est qu'ils pensent que les super-héros, c'est forcément un univers comics, parce qu'ils ont ils ont tous eu une, un passé tragique, il a perdu sa mère, il a perdu ses deux parents, et tout ça. Tout le monde pense que c'est forcément super... Un super-héros, c'est forcément un univers tragique et sombre, mais c'est pas forcément le cas. flash je sais pas, c'est... J'ai pas un mais univers sombre. Un, c'est bien d'avoir un truc plus joyeux. Moi, je m'attendais à quelque chose un peu plus sombre, en tout cas, hein, pour que c'est... Bon, en tout cas, à mes yeux, que ça ait un peu plus d'intérêt. Après, la... je trouve que la série a bien a bien évolué au cours des épisodes. Et pour moi, elle démarre vraiment, enfin, elle devient vraiment très intéressante à partir de l'épisode 15, je crois. Et où, justement, elle commence à parler de tout ce qui est dans le temps, qui a vraiment l'intrigue autour de de Wells qui est vraiment bien développée. Et je trouve qu'à partir du moment où on a aussi moins le, le cas de la semaine dans l'épisode avec le méchant à arrêter... Ça un aussi un peu plus sympa. Voilà, c'était aussi ce que je voulais dire. Mm -hmm. ben, moi, je, ben, je crois que je vois ce que veut dire Elodie euh, quand elle dit que c'est un chouïa bisounours c'est que Barry est trop lisse. C'est aussi un peu ça. Enfin, je crois qu'on a eu un peu la même impression sur Barry, c'est que, en effet, il est. Ben, je trouve, je, je, je, je tends à penser que Grand Gustin a été choisi aussi pour plaire un maximum de, un maximum de public, parce que la série est quand même assez légère par rapport à Harrow, qui je trouve se trouve un... enfin se prend un peu plus au sérieux que Grande-Gustine a aussi une belle gueule qui permet d'attirer un petit peu euh, un public un peu plus large et que en effet ça donnait un Barry qui si il, il grandit entre guillemets s'il si devient de plus de plus en plus mature au fur et à mesure de la saison euh, reste quand même un un personnage où le côté idéaliste est franchement prononcé, vraiment un peu un peu naïf et d'où le, le, le truc genre je pactise avec euh, avec Leonard Snart et lui dire bon tu tu, tu, tu la fermes sur mon identité je, sinon je te mets pas en prison ou quoi que ce soit et c'est vrai que euh, voilà ceci, ce qui me ce qui me gênait un petit peu dans dans le, le, le personnage de Flash c'est euh, sa propension à vraiment en faire, euh, à en faire en faire du vrai super héros après c'est vrai que Flash là je suis assez d'accord avec Arnaud c'est vrai que Flash n'est pas le, le héros le plus sombre du monde contrairement à Batman où, où tout est ou pratiquement tout est torturé Flash c'est aussi un, un personnage un peu blagueur un peu bout en train etc et donc voilà je, je, au, au début au début en tout cas c'est vrai les, les 4-5 premiers épisodes pouvaient enfin, se, se, se, se passer plus rapidement après ça commençait à devenir à devenir vraiment intéressant, ça commence à être un peu plus recherché, etc. Et donc la balance entre l'espèce d'idéalisme et de naïveté qui, qui correspondait au personnage de Flash s'équilibrait avec la, la, la vision personnellement que j'avais de, de Barry Allen et de et de enfin de, de, de, de ses caractéristiques. Euh, après, bon, c'est une vraie... Euh, voilà Encore une fois, c'est une série qui s'est pas complètement... Euh, enfin, qui s'est pas trop prise au sérieux, qui était plutôt fraîche, qui s'est c'est enfin euh, voilà qui a laissé libre cours enfin à, à ce que à ce qu'elle voulait faire aux conceptions peut-être des, des acteurs sur sur leurs personnages et, et que ça reflétait vraiment un, un vrai chien donc euh, bon au Fini. Au, dé au début voilà je suis au début au début ça me ça vrai que ça me, ça, me, ça, me, ça me gênait un peu c'est pour ça c'est ce qui m'avait rebuté un petit peu au début avec la série parce que je m'attendais à quelque chose quand même d'un petit peu plus sérieux d'un cran plus sérieux et euh, qui finalement m'a pris et au final j'étais content d'avoir cet épisode enfin un épisode de par semaine et de et euh, voilà et j'ai finalement fi fini par par, par aimer ça. Je suis d'accord, c'est un... il est un peu trop idéaliste. Il veut voir le bien en tout le monde et ça peut le rendre naïf pour, pour des gens. Mais euh, au final, Superman est exactement comme ça aussi. Il veut voir le bien en tout le monde et donc certes, Flash, Barry est un peu idéaliste, naïf, mais de là à dire que c'est le monde des bisounours, c'est un peu forcé, c'est un peu exagéré. Mais euh, après, je voudrais juste donner un, justement rebondir là-dessus, comparer Batman et Flash. C'est pas pas logique. Batman c'est ne sais pas pourquoi, c'est un nom qui non, pas... non, attention, il le dit parce que j'ai dit C'est pour dire que les gens euh... Que les voilà, comme les personnages sombres Il y a, a ça, c'est ce que disait Léo tout à l'heure euh, Oui, Batman, il est plus sombre, etc Mais Batman, c'est Bruce Wayne Qui a vu ses parents mourir sous ses yeux Il a mis des années et des années à s'entraîner Que Barry, c'est le mec Le gars paumé qui avait son petit boulot Qui d'un coup, bam, il se retrouve avec des pouvoirs Alors oui, au début, il s'amuse avec Donc oui, la première saison, c'est tout beau, tout rose Entre guillemets, mais justement, le mec, il apprend Donc on voit à la fin le gars il a un trou noir Le truc il peut pas arrêter Bah qu'est-ce qu'il fait il se jette dedans Il prend son destin entre ses bras Et là voilà évidemment c'est sûr c'est pas Batman Parce que Barry n'a pas eu de préparation tout simplement Ben, Flash en plus c'est clairement l'anti Batman que ce soit voilà, c est c est, clair. dans, dans, dans, dans l'ambiance du personnage bah, voilà, que ce soit dans le ton dans l'ambiance dans le même de personnage Flash a aussi vu sa mère mourir sous ses yeux et pourtant en grandissant il est devenu complètement le contraire de ce que Bruce est devenu et, et, et à la rigueur ce que vous reprochez euh, enfin, ce que Elodie surtout reproche et, et plus ou moins Léo euh, du coup euh, et ben moi je suis je suis ravi que ça ait lieu puisque en fait ce que vous reprochez c'est d'avoir fait les comics <rire> et et c'est génial. Pas lu, donc, euh, et c'est génial bien. parce que Flash, voilà, c'est un univers très lumineux. C'est le personnage, c'est le personnage blagueur, etc., drôle, etc. Flash s'allie régulièrement avec les Rogues. Il s'allie avec Captain Cold. Il s'allie avec Pied Piper, notamment dans le rôle de Geoff Jones, où il y a toute une période où, où ils fonctionnent ensemble, etc. Parce qu'à un moment, chacun y trouve son intérêt aussi. Et, et ben oui, ça peut paraître comme étant de la naïveté ou ça voilà. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis ravi que tout ça ait lieu, parce que c'est les comics Flash, et voilà, c'est génial. Ah oui, non mais alors, d'accord, tu vois, il n'y a pas, pas de problème, euh, le, le fait en effet qu'il s'allie aux rogues, d'ailleurs j'en avais, avais discuté avec, avec un ami qui regardait et qui était vraiment pas convaincu, et j'en je, avais parlé de ce, de ce rôle, de ce rapport de force avec avec les rogues, les et notamment avec euh, Leonard Snaff, Euh, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai beaucoup, j'ai de plus en plus aimé One more Miller parce que vraiment le je te dis, le, le rapport d'opposition entre les deux est vraiment génial enfin bref mm -hmm. euh, c'est en effet très très très lumineux avec les, les éclairs les trucs et tout là avec ce qu'on ça se voit aussi dans le, dans le dans la série de comics la Flash Rebirth avec enfin de Geoff Johns ouais. euh, qui est aussi très lumineux où tu vois un vrai Barry qui est de retour et qui a envie de qui à vouloir bien en faire c'est vrai c'est vrai que de, de de de ce point de vue là je suis vraiment d'accord avec toi c'est mais Mais voilà, je pense que, enfin, ce, que ce que je reprochais à là, là, là, là, la série d'avoir fait, c'est vraiment d'avoir peut-être un petit peu trop accentué. Mais c'est peut-être peut affaire de ressenti, ça aussi, c'est de, de comment, comment on voit la série, avec quel prisme, quel background, notamment en termes de, le, de lecture de comics, ce qui, ce qui peut être... Euh, euh, ce qui peut être rebuté un petit peu Elodie euh, moi je, moi même avec ce background de comics j'avais trouvé vraiment qu'il cherchait peut-être parfois à, à appuyer un peu là-dessus pour justement attirer un petit peu plus de public et que ça, ça pouvait empiéter sur la qualité de la série en tant que telle et sur la qualité que, que la série pouvait avoir en, en tant que telle mais je te dis au moins au bout de mm -hmm. quelques épisodes ça m'a de moins en moins gêné et je... après c'est aussi pour euh, c'est aussi je pense volontaire de la production d'affirmer Que Flash, c'est du super héros, c'est lumineux, ouais, c'est pas ça. les Batman de Nolan, c'est pas ouais. Arrow, et que pour tous les gens qui aiment pas ces univers un peu sombres, eh ben ils ont quelque chose, ils ont Flash à regarder. Non mais hormis le fait que c'était pas sombre, il y a quand même, moi, je me suis ennuyé sur beaucoup d'épisodes quoi. Ouais. Bah, pour moi, il y avait pas mal d'épisodes où euh, tout ce qui était autour de, de la mythologie ou euh, on va dire des fils rouges et tout ça était plus ou moins mis de côté et on avait un peu le cas par épisode qu'il fallait qu'il résoutte ça euh, bah je suis désolé tu euh, peux regarder une série policière t'as la même chose quoi sauf que là à chaque fois c'était une pierre et pour oui. construire quelque chose ah. oui mais alors c'est ça alors peut-être que vous vous avez la vision de vous savez ce qui va être mis ce qui va être construit mais moi j'en ai aucune idée donc moi je le vois absolument pas ça Ouais. Et pour moi donc n'a aucun intérêt pour... quand je vois quand je vois que bon bah pas il y a un nouveau super méchant qui a un nouveau pouvoir bon bah c'est bien il suffit qu'en plus que le enfin je sais pas le super méchant en question soit pas spécialement intéressant c'est voilà ça rend pas un épisode ah après ça, ça peut, peut... arriver et ça se casse la gueule complètement l'épisode avec la queen bee hein, tout simplement ouais. oui. et comme par hasard c'est une actrice de Walking Dead je dis ça je dis rien. <rire> bah, on la voit à peine en même temps c'est vrai Voilà. Bon, euh, en tout cas, voilà, c'est c'était un avis aussi intéressant à, à, à défendre. Effectivement, voilà, on a peut-être encore une fois là quelque chose qui va opposer peut-être les personnes qui, qui connaissent l'univers comics et, et celles qui ne le connaissent pas ou, ou qui le découvrent. Voilà, c'était intéressant. C'était intéressant à souligner. On va maintenant conclure l'émission et se donner rendez-vous ce week-end pour une nouvelle Padawan édition. La semaine prochaine, on se retrouve mardi pour le mag, comme d'habitude. Et puis, jeudi prochain, nous vous proposerons, si je ne me trompe pas, le débrief de la première saison d'AiZombie. Oui. C'est bien ça. D'ici là, bonne semaine, bonne lecture, bonne série, et à bientôt. Salut Salut, Salut.